بسم الله الرحمن الرحيم درس جديد دخلناه في الباب الخامس وهو تثير التوحيد مشاعر نعم تفسير التوحيد وشاهره لا اله الا الله وقدنا دليلي اخذنا ايتين التذكوره الاولى نعمؤلاء الذين دونا يبتغون ربهم الوسيله ايهم اقرب فرحمه ربها ورحمه ربه ويعفون عذابه ان عذابه كان محذورا نعم فهؤلاء يدعون وناسا يذبوك دي جان ادور دي جان كي همم ينتظرون الله عذابه رحمهم و برصم شتيموا وك C'est un dali qui montre comment mon cela est absurde, d'agir de la sorte. Pareil, il faut qu'on dit souvent, il faut qu'il y ait un yad'un. Il faut qu'il y ait un yad'un, il faut qu'il y ait un yad'un, il faut qu'il y ait un yad'un. Yad'un, le sens qu'on dit souvent, yad'un, il y a un yad'un. عباء الدعاء بجونا تلجيهم في السنة <سؤال> أهل عبادة يدعونا يعبدون طيب يبتغون يبتغون هذا نعم الوسيلة الوسيلة الفربة الفربة مع عبادة و الفربة مع عبادة وفا نعم والدليل الثاني قال ابراهيم لقومه اخوا لابي وقومه انني برا مما تعبدون كل الذي ترون لانه يهليه نعم فين نوجه حديث سنت في هذه الايه ماذا نستخرج منها ماذا نستنبط منها قلنا دي اوردر اوردر اورديير ست كون سي راپليه سفرسي ايوا ينديك النفي وليزبات طيب ما اسمه ابي ابراهيم عجار طيب ما معناه فتراني ما معنى صيح الدين تذكر شي يا ابن التوفيق ابن التوفيق بالرسمي لا توفيق لا هو بايك الا اراده اراده لا قسمه ما توفيق لا توفيق شرعا الباكستان لا الباكستان توفيق الهدايه والطاعه نتكلم ان اذا كان في الدرس نحن ما هو التوفيق التوفيق ان يجعل ان الله ان الله يجعلك طيب الاسهل ان الله قدر لك ان تعمل بما يكون في مشيئته الشرعيه الى هدايه اما نتكلم في ال... ان ستكون التوفيق ما ستكون هدايه في هدايه التوفيق هذا خاص لله وهدايه ارشاد هذا للجميع وخصوصا الانبياء والعلماء انا ستكون توفيق بس هيبقى توفيق بس كي الله ديبرديستينيير pouvoir accomplir ce qu'il aime ماشي ده في الماشيه لا الاراده عفوا اراده, إرادة. لانه ماشيه ركنه الماشيه هي اراده كونيه la machia, il n'y a qu'une seule. La kivaa, la volonté cosmique. Est-ce que Allah veut ça ça ça a lieu même s'il aime pas Ça c'est voilà. Et l'irada shar'iyya, tu dis que Allah en forcément mais elle a pas forcément lieu. Alors pour pouvoir on, voit, on explique à une fois, tout ce que là il attend des hommes, est-ce que les hommes l'accomplissent Là. Pourtant il aime cela et il veut cela. D'accord. Et d'autres choses Absolument. que Allah a euh, a voulu pourtant il n'aime pas le koufa de Koufar. Est-ce que Koufa Et si l'autre et le sens est qu'Allah il a voulu. Quand ne peut pas passer pas une chose dans le royaume d'Allah Soubhanahu wa Ta'ala si ce n'est par sa volonté. Ça veut dire qu'il y a pas quelque chose d'autre chose. Mais non, en <rire> ça c'est inchallah ben fi hada euh c'est le ma'sala inchallah. Bon, ha? Ah. مِمَا à... يُوَافِقْ يَعْنِي مَشِيَتَهُ اَوْ إِرَادَتَهُ أَشَدْعِيَةَ مِمَا يُوَافِقْ يَرَادَتَهُ أَشَدْعِيَةَ تَكْرِي بَن j'ai pas une définition précise mais le sens c'est ça ce qu'on a dit là qu'Allah te kaddar te donne la capacité de pouvoir accomplir ce qui coordonne avec sa volonté liée à la législation سلكي لا peux forcer mon lieu le bon ton qu'il aime forcément طيب نواصل الان ونكمل باذن الله تعالى الدليل الثالث من هذه من هذا الباب قال الله تعالى اتخذوا اخبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الههم واحده لَا إِلَهَا إِلَّهُ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ Dans le sens où Allah, il dit qu'ils ont pris leur Rabbin ainsi que leur Moigne en tant que Seigneur, Divinité, en dehors d'Allah Azzawajal, ainsi que le Messie, Fils de Maryam. Et pourtant, il ne leur a été ordonné de n'adorer qu'une seule Divinité. Nulle Divinité digne d'être adoré en dehors de Lui, qu'il soit purifié de ce qu'il lui associe. Ah, bon. Non. Ça dit l'ayat oubiyillana shay an min kufr al-al-kitab wa shirkihim. Les gens disent ce sont des croyants, ils sont des monothéistes, et qu'est-ce que c'est-à-dire C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à moine, des divinités. Ahbah Rahoum, c'est le jambe de Hibre. Ici, sans des oulamas, et, m'asalane, qu'a la nabie, sallallahu alayhi wa sallam, un abd al-abbas Hibre, azi l'umma, mais chez les yahoud, c'est le rabin, le alim. Wa ruhbah Nahoum, c'est le jambe de Rahib. Et Rahib, c'est le dévoudé, Nasara c'est ce qu'on appelle le moine ce qui se s'isole pour la la ibada les moines dans les monastères tout ça. Mais le prêtre c'est le qiss le prêtre c'est qiss souvent confondu même mot souvent traduit et en vrai le prêtre celui qui fait par exemple la khoutba du dimanche qu'avait kada c'est aqiss prêtre ou évêque ou archevêque ou euh, cardinal ou ce que tu veux parmi leur euh, nomination Amalus c'est celui qui qui est dévoué à l'adoration donc c'est le moine. Arbabn arbab c'est le jebd rab qui est le seigneur. Et là il veut dire par leur marbudihim min dunillah, ils adorent en dehors d'Allah. Al-Masih wa Maryam wa Abdullah wa rasuluhu Isa. Bien le messie c'est le messie. Et là une petite ambi par rapport aux gens qui nous le messie de Maryam le messie haddajjal le messie haddajjal les gens souvent traduisent messie haddajjal par le faux messie est-ce que ça c'est une, une traduction qui n'a pas d'origine dans dans dans la, la religion car le daddjal ne se fera pas ne se fera pas passer par Issa mais c'est une personne qui va éprouver les gens c'est un grand menteur qu'Eva se dit d'aroboubiyah. Se dit d'aroboubiyah, d'abord. Il va, va s'attribuer la seigneurie qui peut tuer, redonner la vie. Et c'est le fera qu'Allah accordera cela pour qu'il égal les gens, tout comme Issa, Allah lui a donné la kudra de de donner la vie à des morts. Mais koulou bismillah. Donc le faux messie, l'attadition de messie de Djell, elle est pas correcte. Ce n'est pas un faux messie. D'ailleurs, il a été dit que le bon messie comme le dajjal c'est liéna aineu al-yumnah mamsouha son œil droit il est il est borgne son œil droit est effacé wa qila yamsah fi al-ard sahaj parcoure la terre aidet maani il y a plusieurs sens que on donne à messie et euh donc lui on dira ce serait le messie grand menteur. Et également, le mot Christ, le mot Christ il vient de Messieh. Je l'ai su il y a pas longtemps. Pour moi, Christ, c'est un être de chrétien, de, de la croix par rapport à la croix. En fait, non. Ça vient de Messieh. C'est pour cela que les chrétiens, comme on l'a expliqué, en vrai, il ne faut pas les appeler chrétiens. Il faut les appeler Nazar. Et en français, c'est Nazaréen. Car les appeler chrétiens, Ça revient, ils appelaient Messie-hiyin. Et on les a filé à Issa. Ils n'ont pas de Issa. Les ulemas, ils disent bien, dans le Coran, Allah les a appelés Nassara. Ils n'ont pas appelé Messie-hiyyoun. Alors que le mot Messie, il existe dans le Coran. Il est connu. Pourtant, à l'époque du Nabi Salaam, ils n'ont jamais dit Messie-hiyyoun. C'est que ce n'était pas ce terme-là. C'est un terme jadid. Ils appelaient Nassara. Et le terme qui vient aujourd'hui, c'est Nazaréen. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tellement de gens ne connaissent pas le terme Nazaréen. Quand tu dirais Naz Donc on a un peu on va dire contraint d'appeler le terme chrétien pour qu'ils comprennent. Mais tant qu'on peut détailler, il faut le faire. Tant qu'on peut détailler, il faut le faire ce mieux pour يعني rester fidèle aux terminologies de la religion. On peut pas innover avec avec avec de nouveaux termes qui ne sont pas à la base. On redonne de de de mots à bourne. Donc le messie hadjal dire le faux messie, c'est pas toi dessus qui prends pour le sens. Ce serait à messie menteur. Grand menteur. Okay. Peut-être même on pourrait dire un Christ. Par enfin, contre, Christ, ça veut dire un Messie. Donc attention à ça. Le Messie d'Ajel ne se fait pas passer pour Issa. Là, et cette nomination d'un euh, faux Messie, ça a été pris des gens du livre, ça aussi. Ça dans, ils appellent ça l'Antichrist. L'Antichrist. Et « hanté », je crois que c'est pour dire ce qui viendra avant le Christ. Dans ce sens-là. C'est déjà plus propre, ça, déjà. Au point de vue de ma'ana, c'est déjà plus euh, correct. Le faux messie, c'est une fausse divinité, ce n'est pas un faux messie. Mais c'est un messie, il a été appelé le Mastih, mais il a été appelé le Dajjal. Et non pas le Mastih, le Makhzoum, ou le Mouzaïf, ou le Mouzaïf, ou le Mouzaïf, ou le Mouzaïf, ou le Mouzaïf, ou le Mouzaïf. c'est Ad-Dajjel, c'est-à-dire que c'est lui le menteur. Ça veut dire quelque chose Hein C'est ce qui m'apparaît, hein Alors, tu sais, ça vient d'antérieur, donc, dans le sens... Parce qu'il vient avant. Après, il va venir, il va le tuer. Donc, quelque part, le sens, il est, il est correct. Mais la nomination, en religion, on n'a pas, celle-ci. Non. C'est pareil. Il dit, « Et ce qui m'apparaît, c'est-à-dire que c'est lui le menteur. » que Allah leur or a ordonné, c'est-à-dire au gens du livre de ne dire que Allah Azza wa Jall. Tous les messagers ont appelé cela. Subhana hu amma yushrikun, ay tanzihu wa taqaddas amma yad'i ma'ahu min al-nuzara' qui soit purifié et sanctifié de ce qui est attribué comme ego. Nuzaras al-Jamd al-Nadhir. Ay ah masil هنا اprit نديد وند افد ند اني قال كوا يقول في الشرح الاجمالي يخبرنا الله سبحانه وتعالى في هذه الايه ان اليهود والنصارى قد انحرفوا عن الصراط السوي وتو ما لم يؤمر به فاتخذوا علماهم عبادهم الهه لهم يعبدونهم من دون الله وذلك انهم يتيعونهم في التحليل ما حرمه الله وتحريم ما احل الله فَيُشْرِكُونَ مَاهُوا فِي تَشْرِيَعَ Donc Allah Azza wa Jal, dans son version, nous informe que les Yahouds et les Nasara ont dévié de la voie sur laquelle ils étaient auparavant. Car à la base, les Yahouds nous expliquaient, c'était qui Les suiveurs de Moussa. Ce qui était avec lui, étaient des croyants. Et les Nasara, à l'époque, étaient les suiveurs de Isa. C'étaient des croyants. Après, ils ont dévié. Il était dit que les Nasara رِيَرَدِيْنَهُمْ پَلُونَ C'est Paul. C'est Paul qui a harrob l'aqida des Nansara, qui a eu une histoire de Trinité, Fils de Dieu et Kazaï Kaza. Kaza. C'est lui. C'est un Yahoud, un Metsous. Vous voyez, ben, comme on appelle ça, un infiltré dans les rangs pour casser de l'intérieur la croyance. C'est ce que l'orama, ils disent « palastos », je crois, ils disent comme ça. On a... Ça, c'est Paul. En français, c'est ce qu'on appelle Paul. C'est lui le traître. Dans, le, dans la Bible, ils disent que c'est Judas. Ah Judas est dans la Bible juste celui qui s'est censé avoir vendu Issa au au au Romain pour qu'il attrape et le crucifie. Ça dans le dans le sens on a pas d'aller. Judas, j'ai j'ai rentré parler de lui et en plus Issa les Salam n'a pas été tué. Mais ce qui est dans les Tafasir qui était dit, c'est que un homme a a donné à indiquer le lieu où était Issa. D'accord Il est rentré dans le lieu Les Romains l'attendaient. La, la Lorsqu'il est sorti, Allah a élevé Rissa et lui, la, lui a mis à lui l'apparence de Rissa. Rissa a été élevé et lui a ensuite l'apparence de Rissa. Donc il est sorti, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont attrapé lui, celui qui a été crucifié. Maintenant, il y a dans, dans, dans le... ça c'est le tafarassien. Maintenant, dans, des fois le tafarassien, ils les prendront chez certains des gens des livres. Allah, les gens des livres ne disent pas ça maintenant. Je ne sais pas d'où ça a été pris, je ne connais pas la source. En tout cas, dans la sunnah, on n'a pas d'aile sur ça. le comment il a été élevé on ne le connait pas vraiment mais il a été dit cela si Amus a été fait eh ben lui c'était l'ultraître c'était l'ultraître non donc dans l'explication il dit que les gens du livre ont dévié de la voie sur laquelle ils étaient et ils ont pris leurs ulamas et leurs dévots comme divinités en dehors d'Allah et quelle est cette adoration qu'ils leur ont voué les sallam yad'ounahum wa wa يَسْتَعِثُونَ بِهِمْ وَيَسْتَعِذُونَ بِهِمْ وَيَسْبَحُونَ لَهُمْ لا, ce n'est pas ça. C'est qu'ils leur ont obéi dans la désobéissance à Allah. C'est-à-dire, est-ce que Allah Azza wa Jal a rendu halal, et bien leurs moines et leurs rabbins l'ont rendu haram, ils les ont suivi en salat. Est-ce que Allah Azza wa Jal a rendu haram, leurs moines et rabbins l'ont rendu halal, ils les ont suivi en salat. بِلْعِلْمُ أَسْنَ شَتْمُهِمْ Sinon, on va kaffir tout le monde aujourd'hui. D'accord C'est le fait qu'ils aient su que cette année était haram. Dans leur livre, c'est écrit, ils le savent. Et ils ont entendu leur olama dire que c'est halal. Ils ont suivi un salat. En préférant le hokm de leur olama. Dans ce qui est mahlou. Parce que demain, tu vas dire, olama, ils font des fatahs, des fois. On dit que ça c'est halal, ils font des shihad. Ils se trompent. Toi, tu vas le suivre. On va dire que tu l'as adoré. On ah, t'a dit que tu lui fais confiance. Il a fait des shihad. Lui, il s'est trompé. Il est marv Bah tu oses parce que tu savais pas. Maintenant si on t'a démontré la vérité et que tu as suivi quand même, alors il ne voit pas là-dedans. Non, ça comme le jugement غير منزل الله. Est-ce que tu le fais par passion Tu sais que le, le, le savant l'a dit, mais tu veux son avis parce que tu t'arranges ou alors tu dis que le savant il a dit c'est meilleur. Là tu as mécré directement. Il n'y a aucun. Donc c'est ça leur couvre et leur chèvre. C'est l'obéissance dans le tashri'a Bon la législation car le fait d'obéir un chassou de piquer la charia c'est une ibada qui revient à quoi à rububiya et charia à l'olouhiya ça dans les deux ça dans les deux قالوا ولم يكتفي النصارى بذلك بل عبدوا عيسى عليه السلام واعتبروه ابنا لله ولم يؤمروا في التوراة والجيل الا بعبادة الله وحده فتعالى الله وتنزح عما ينسبه اليه المشركون يريد يديك النصارى صاروا الا بعد ذلك هم قالوا كارما دي عيسى كي لفي الله كما انتم تعلمون alors que dans la Torah et dans le Djin ils ne leur ont donné que d'adorer Allah cela n'est pas écrit là-bas c'est eux qui l'ont ajouté par la suite pour changer les termes نعم يقول الفوائد ان تعت غير الله في مخالفه احكام الله من الشرك بالله لفعل دبيء ااخر من الله بس كي سوبوزو قواعد الله لو د الله فويش الشكي avec le tof, si il citait. Si tu vois que cela est permis, que tu vois que cela est meilleur, d'accord <coughs> T'as mis cru. Maintenant, si tu fais cela, par faiblesse de foi, par Hawa, mais tu sais que le ruban-la est meilleur, ça c'est le kouf asra. Comme c'est le cas d'aujourd'hui, de, de voir la plupart des pays d'islam, où on va dire la quasi-totalité des pays d'islam, où les, les gouverneurs ne gouvernent pas par la Shaliyah. T'as mis à la main. Certains, ils le font partiellement, très peu, plus que d'autres, ainsi de suite. et beaucoup trop probable de takfir parce que là que ce sujet n'a pas été assimilé chez eux. Ça n'y a nato ata de مخلوق في واسطه الخالق. Qu'il ne peut pas obéir à la créature en doit obéissance au créateur. Par ici, ne l'est pas considéré comme صالحا ila bi shartayn, l'ikhlas wa l'mutaba'ah li rasul. Que l'œuvre n'est pas considérée comme étant valide et pieuse sauf avec deux conditions qui sont l'assincérité et leur la conformité à la Sunna prophétique. رابعا عدم عصمه للعلماء العلماء ليسوا فائين ليسوا السوغوتو طوطس كي ديس ليسوا فائب خامسا بيان انحراف اليهود والنصارى عن دينهم الصحيح ceci démontre que comment les juifs et les chrétiens ont dévié de leur religion qui était à la base authentique auparavant sa <coughs> dit san خطر العلماء ضالين للامه toutes les gens dont j'ai dit savont égarés sur la communauté qui ait égaré Il peut faire le plus loin que le gervant ou plutôt le gervant le plus lointain qui est celui du cheikh. Wa la haz billah. Ya kull bunasabat al-aya lil bab, le rapport du verset par rapport au chapitre. Aitsu dalalat al-aya wa anna ma'na at-tauhid wa shahadat alla ilaha illa Allah yaqtadi ifrad Allah bi ta'ati wa ifrad ar-rasul bil mutaba'ati li anna man ata'a ar-rasul faqad ata'a Allah. Vous savez ce indique le sens du tauhid du fond de, de la testation de la ilaha illa Allah. Que cela implique d'unifier Allah, même dans l'obéissance. Donc, implique d'unifier le messager dans le suivi. On appelle ça le touhid des mutaba'a. C'est le touhid du nabi, sallallahu alayhi wa sallam. Que tu ne suis que lui. Lien naman a toa al-rasoul, faqa da toa Allah. Celui qui aura obéi au messager, aura obéi à Allah. On s'avoue ensemble. Le touhid implique le suivi de la sunnah. On l'a expliqué une fois que le, la bid'a a une peintre de shirk. ما بالي طابو. العبيده عين طاب بالشهد. ذكروه. طيب. الدليل رابع. قول الله تعالى: "ومن الناس من يتخذ من دون الله آله يندادًا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا وشد حبًا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله que parmi les gens certains qui prenaient en dehors d'Allah des égaux qu'ils aiment comme l'amour que Allah mérite et ceux qui ont cru aiment encore plus Allah et si jamais ceux qui ont été injustes voyez le châtiment que la force est entièrement à Allah et que Allah est dur en châtiment et que Allah est dur en châtiment l'adil ayat est à l'arragu bil-mahabba War al-Mahabba, l'Amour, War al-Ibadah, Le summum de l'Adoration, De l'Amour plutôt sur l'Adoration. Le summum de l'Amour sur l'Adoration. Et Satan même traduit, Plutôt traduit, Définit al-Ibadah, Ya mahda al-Mahabba. C'est le pur Amour. Le pur Amour. Ya qul fi shakh al-Kalibat, Vomine al-Nas, Ayibar de al-Nas, Certains personnes. Ya taqhiz, Ayajail. An-Daden, Nuzara, Kizalik, Des Ego. C'est-à-dire, C'est-à-dire, c'est à qu'ils, qu'ils qu'ils qu'ils leurs égaux, qu ont ont d'Allah, les les aiment, aiment aiment comme ils Allah. Allah. Allah, Il a été dit également, aiment ces d'un amour, qui qui qui, est est celui qui Allah. Est -à ceux qui, les croyants, l'amour l'amour pour pour plus grand que que ஜம் மஹிதோ நூறா peut être injuste en se battant pour leur chèque. Donc le vol ici c'est le sens de l'échec. Il y aura un عذاب, ils y voient le عذاب de Allah au jour de la résurrection, ils verront de leurs propres yeux. Le jugement d'Allah, ils verront vraiment comment il le dit. Et de là, ils regretteront tout ce qu'ils ont fait, mais il sera trop tard pour eux. Il dit fi shaha al-ijmali, "Yubidun Allah subhanahu wa ta'ala fi yad al-ayat al-karimati anna ba'd an-nas yunsibun lahum asnama yanuhubunhum khib Allah." Donc Dans le verset là, nous a dit qu'il y a certaines personnes se dresse des idoles qu'ils aiment. D'accord D'un amour qui revient à Allah. Thumma bayyana subhana an al-mu'minina aqwa hubban lillah min mushrikina fi al-mahabbati. Après Allah a montré que les croyants font d'un amour plus fort encore pour Allah que des mushrikins dans leur amour pour leurs idoles. On a dit que an al-mu'minina khalis hubbuhum lillah khar. OK. An al-mu'minina خالص حبهم لله وانا مشركين مفتدك حبهم طيب انا المؤمن الخالص euh, حبهم لله وانا المشركين مفتدكم حبهم بين الله واصنامهم قال هذا دي مونتريت ك لو مور دو croyant اله ان سول فور الله لو ك لو مور دو مشركين اله ديفيزي فور الله اي فور اوت ك لوي ناز يدون ام كان حبه خالصا لله كان حبه لله اقوى Donc celui qui a un amour sincère et unique, il sera plus fort que celui qui aura un amour qui est divisé. L'achèque. Attention, il ne faut pas que les femmes prennent ces versets pour dire « Si tu n'as que moi, tu vas m'aimer plus que si tu en as quatre. » Elle va dire « Tu vois, un amour pour une seule est plus fort que pour quatre. » L'autre jour, il y a un frère qui euh, m'a envoyé une image... c'était écrit en anglais, avec un cœur lycéquier, une image seulement, pas une vraie photo. Dedans, il y avait quatre... Euh, comme quatre creux, quatre compartiments, tu vois. Et un frère en anglais, il a dit, c'est pas dans l'art. Alors là, il a mis quatre parties, le cœur, divisable en quatre pour quatre femmes. Je lui dis, la, la, la, la, la, la. Je lui dis, la, la, la, la. C'est ta'ouïl, là, il n'est pas correct. Mais c'est ça, la couleur, il est... Ouais, ouais, c'est vrai, non, je ne dis pas ça. Mais lui, il a fait son ta'ouïl. Je lui dis, Taïm, l'homme et la femme, on a le même cœur ou pas? Non. Donc les quatre comportements de la femme, ils sont pour qui C'est pour qui Elle m'a mis quatre ans Elle m'a mis quoi La cuisine La chambre et 4... Ouais, ouais, tu vois ça, ce, ça, Oui, là, il n'existe pas. Et après, j'ai dit au frère, ça, c'est... Celui qui a fait ce commentaire-là, je pense que c'est un ikhwani qui veut convaincre sa femme qu'il... <rire> il veut la convaincre de, de, de prendre plusieurs femmes. Je lui ai dit, regarde Regarde, c'est pas dans la... Il y a Habibati. Regarde, quatre comportements dans le cœur. Tu vois Il y a même la raison. Il me prouve qu'il y a la politique de Dieu. Parce que les chouani ne vont pas dire qu'il y a dit Allah. Il va venir avec ce genre de choses. Mais il va lui faire un rote tellement mauvais. Il va dire moi aussi j'ai le même cuir. J'ai quatre compartiments. Je fais quoi avec un compartiment moi alors Hein Donc attention au genre de taouilat et simbatat qui sont voilà. Parenthèse mouhistique je fais là. Il dit « Sûmme yata'awad Allah subhanahu wa ta'ala al-mushrikin wa yubiyyin lahum enahum hiinama yaraun » ويبصرون العذاب يوم القيامه حالا بهم سيتمنون انهم لم يشركوا مع الله غيره لا في محبتي لا في محبته ولا في غيرها سيعلمون علما يقيننا ان القوه كله لله وكلها لله وان الله شديد شديد العذاب دونك justement lorsqu'ils mouchrikon verront justement alla leur promesse lorsqu'ils verront le châtiment et sa dureté le yaum al-qiyamah ils auraient aimé de pas avoir associé à Allah autre que lui avec lui. Ni dans l'amour d'un autre. Cela ce verset là vient pour montrer quoi Que dans l'amour également on a un amour partagé pour que Allah donne un amour qui n'y a pas de chirk. Et le chirk. Et ceux qui refusent ce qu'ils verront le haab le haab devant leurs yeux comme elle est dure et regretteront mais c'est trop tard pour eux. Il y a tous les فوائد adan al-mahabbah en est un des types d'adoration. Donc l'amour c'est une forme, une forme d'adoration. Et beaucoup de gens, c'est ça qu'ils ont comme ribada. Ils te disent, moi, je n'adore pas l'idole. Je n'adore pas qu'elle va vivre dans ton cœur. C'est quoi que tu aimes le plus Juste pour laquelle tu te bats le plus Tu t'investis le plus Que tu espères le plus Tu vois Il y avait même un... Je me rappelle à l'époque, avant l'islam, il y avait un rappeur. Un ancien, c'est un pionnier du, du rap américain. Il lui avait dit quoi Il voulait édifier un temple pour le hip-hop. Et même à l'époque, c'est pas en train de ma tête, ça. Je ne sais pas comment c'est politique. Un temple pour le hip-hop, c'est la musique Quand tu fais un top pour le hip-hop. Il est fou. Il se disait, non, ce n'est pas l'élu. Il se disait euh, parmi les chrétiens. Pour te dire comment il est, tu vois. Il est chrétien, mais à côté de ça, il fait des choses. Il voulait dire, tu fais un top pour le hip-hop. Ça, c'est de la folie, ça. Tu vois. Pour une chose qui est de la musique. Voilà. Pour de la musique. Donc, ça prouve quoi Ça, c'est ce qu'il aimait le plus. Sa passion. Et ça, il est dans son cœur. Et tu sais pourquoi Pour cette musique-là. Des gens, c'est pour le sport. Des gens, c'est pour une personne. Des gens, c'est pour une personne. on a commis le suicide pour la, une fois qu'ils ont perdu leur, leur bien-aimé, ils se tuent. Oh, je ne suis pas venu sans elle, ou je ne suis pas venu sans lui, c'est insupportable. Hop, oh, ils se tuent. Pourquoi Car son amour est arrivé au stade de l'ibad. D'accord D'autres pour l'argent. Et d'autres pour Casa et Casa, d'autres pour des idéologies comme la France actuellement avec leur euh, valeur républicaine là. Il y a trop de l'ibad. Ils ont mis ceux-là, on doit aimer ceux-là plus que tout. Ça a dit l'ibad. Ça a dit, ça a trop de l'ibad. Quand des gens vont dire moi, D'ici, t'as un amour, quelque chose. Et cet amour-là, là-bas, c'est Allah qui doit l'avoir. Mais tu l'as mis pour ce que lui. Donc, t'as fait quoi Le shirk. Ils m'aient à des mouchriquins yuhibboun Allah, walakin l'âme yannfa'hom liwujud al shirk fihi. Cela montre que les mouchriquins également aiment Allah. Mais que leur amour ne leur servira à rien. Pourquoi Parce qu'ils l'ont partagé. Ils l'ont partagé. Par exemple, les Nassara, on ne dit pas qu'ils n'aiment pas, pas Allah. Les Yahouds-Kazaliq. Mais, L'amour qu'ils ont, il n'est pas suffisant quand ils l'ont partagé avec d'autres. Ça est nafiya li'man 'amma ashakka ma'a Allah fi al-mahabbah. Comment il n'y a pas de foi pour celui qui aura associé avec Allah dans l'amour. Ça veut dire, au devoir il peut adorer Allah et ça ça doit ça l'ibadah, mais il y a quelqu'un à côté. Il aura un amour pour celui à côté. Vous voulez dire son iman qu'il aura, shan'an il est pas accepté. Il est pas accepté. Rabi'an isbat sifat al-quwwa li Allah 'azza wa jall. وكمال هي سواء برضه igualmente la tribu d'Allah qui la force et sa perfection. Ya kulbuna sabat al-aya lil bab, le rapport du verset par rapport au chapitre. Haythu dallat al-aya ala anna ma'na tawhid wa sharat alla ilahi illa Allah wa ifrad Allah bi asl al-hubb alladhi yastanzib ikhras al-ibada jami'aha a jami'iha li Allah. So verset démontre le sens de la ilahi illa Allah, la shahada. Que Allah doit unifier. D'accord? dans la base de l'amour la base de l'amour dans cet attachement pour Allah ce qui inclut la sincérité dans l'adoration qu'elle est complètement pour Allah on est près dans, dans le chelow de la ilaha illallah al muhabba pardon al muhabba et hadi les gens imam daws salatou a pris muhabba de l'ubadate ana chrif yakou Quand on est d'un niveau qui revient à Allah, tu n'es pas d'importe que lui. Et tu as la mahabba qui est tabiriya, qu'on a pour les parents. On a la mahabba qui est muharraman, certifie qu que tellement tu aimes la chose que tu tombes dans le péché. Quelqu'un par exemple, je ne sais pas moi, il aime tellement l'alcool, qu'il n'arrive pas à s'en passer, tu tombes dans le péché. Il sait que c'est haram, mais il dit j'aime trop ça. Ou d'autres qui font zina, il aime trop ça, ou d'autres qui aiment trop la musique, ou d'autres qui aiment trop telle ou telle chose, qui est haram. Tu vois, il sait que c'est haram, mais il aime tellement qu'il n'arrive pas à s'en empêcher. هذين محببه محرمه اي يا اخي استاذ شركيا كنسعرب كما قلنا ديتو تلاته يقول الدليل الاخير ابن حله الباني في الصحيح عن عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرمه ماله ودمه وحسابه لله عز وجل صدق يا جي لا اله الا الله كيرا ميكر ان سكادور دو الله ses biens et son sang seront rendus illicites et son compte reviendra à Allah. Et ça, on l'a pris dans les Adilets de la Mahabba dans les Shuluts de Allah, il est allé à l'Allah. Si je vous rappelle. Il y a qu'au shiach al-kalimat. Man qaala il est allé à l'Allah. Ayna taqa biha wa'arafa ma'naaha wa'amela bimuktadaaha. Celui qui aura prononcé l'attestation en en connaissant le sens et en ayant, en ayant, en ayant agi en conséquence. Wa kafara bima yurbadou min dunillah. qui aura méclure ce qu'il y a dehors d'Allah. Ça, c'est la huitième condition, qui est le kouf au bittah à route. Ankara ala ma'boudi sewa Allah bikalbihi walisanihi qui aura blâmé et condamné tout adoré en dehors d'Allah. Et cela par son cœur et par sa langue. Et si le peu également par sa main, si le casse, il peut le casser. Sans que cela, il ne revienne à cause d'une fitnée plus grande par la suite. Haruma ma'alu wa da'amu Ayy حَرَمْ أَذْمَالِهُ وَحَرَمْ قَتْلِهُ حَرَمَ أَذْمَالِهُ وَحَرَمَ قَتْلَهُ نعم, plutôt comme ça. Que le fait de prendre son sébiya, de prendre sa vie, ont été rendus illicites à celui qui aura dit là il est Allah et qui aura agi à conséquence. وَحِسَيَ بُوَلَى اللَّهُ Et que son contre vient à Allah après. C'est-à-dire, s'il est, est monafique ou quoi Ça vient à Allah. Mais d'accord de lui, on voit un apparent Qu'est-ce qu'il a dit Ce qui fait qu'ordre ce qu'il a dit On laisse tranquille. Il dit qu'Allah y taolli ou y tawalla hisabahu yauma al-qiyamah kana sadikan asabahu wa in kana munafiqan azabahu. Qu'Allah lui sait, le jour de la kıyama, s'il était véridique en cette shahada que tu as prononcée, Allah va le récompenser. Et s'il était pas, il était monafiq, Allah va le châtier. Et tu as des gens leur affirment qu'il apparaît dans la dounia. Ils te disent la ilaha illallah, ils c'est rien de l'islam. On dit là c'est pas m'aqbul. D'autres qui fait des actes Mais tu vois que dans son dans dans, dans dans dans dans ses paroles dans son comportement que il cache le coffre. Il fait cela pourquoi pour pas être euh elle est pour dissimuler quoi son coffre. On va le prendre chez la tombe de Riya Al Kubra. Inshallah. طيب يقول في الشرح الإجمالي يوبلنا الله أو يوبلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا هذا الحديث ان من شهد ان لا اله الا الله وانكر بقلبه ولسانه كل معبود سواه فانه يحرم يحرم على المسلمين اه مالهم الا ما اوجبه الشرع وكالنبي صلى الله عليه وسلم informs que celui qui aura fait la testation et aura dans son cœur blâmé et par sa langue également blâmé toute adoration hors d'Allah il a tadid musulman de porter c'est bien et de toucher à sa vie. sauf dans les conditions que la que la l'islam a, a ordonné. Comme la zakat مثلا, la zakat, on a surtout de prix. S'il donne pas, il est combat pour ça. Wa hadam safk damihi illa ma awjaba hu chara, de zina, d'inhsane ou kofre, d'iman ou le qisas. Et que on ne peut pas toucher à sa vie, sauf dans des cas comme la fornication après un mariage illégitime ou l'apostasie ou le talion. كوك عبد الحديد بن مسعود كما نقول وين محاسنه محاسبته على سريرته على سريرته متروك الى الى الله يوم القيامه فان كان صادقا اصبه وان كان كاذبا منافقا عقبه فقل النص يرفهم ان ليه ما نطلبش فش مشان في قلوب الناس صار بين الله سيتيه صاصر الله له المكافاه ان سيتيه كذاب له له شتيره طالكه ريالنا تظهر Et on a des signes chez les gens qui indiquent de l'ikhras. On a des signes chez les gens qui indiquent de l'ikhras. Et des fois, on n'a même pas des signes. On a des adilles là, que fulaine, c'est un mounafiq. Voilà, c'est le choukoum ce m'ouadih. Il y a tous les fawaits. Fadilat al-Islam, Haythou, Ya'asim, Dam, Murtanakih wa Mali. Montre le mérite de l'Islam, qui rend illicite celui qui y aura adhéré, ainsi que ses biens. Sa'anien, Wujub al-Kufs. عند الكافر اذا دخل في الاسلام ولو في اثناء القتال حتى يعلم منه خذ ذلك obligatoire de soutenir de tuer un kafir qui rajila illa Allah même en plein combat d'accord même au combat nous avons qu'on connaissent donc cela Abd al-Hadiith wa Sa'd ibn Zayd quand tu un homme qui a djila illa Allah il ne tuait quand le prophète lui a dit quand saltahu ba ba ma qala illa Allah il a dit il a dit ça pour se cacher donc il le dit ça trois fois est-ce que tu l'as tué Apokil la ilaha illallah a te peu qu'il ait dit j'aurais aimé ne pas me convertir ce jour-là tellement j'étais pas bien. Qul ka ilaha illallah il tu as rien vu derrière laisse-le. Et tu Ça dit ça enna shakhs quand il dit qu'il n'y a de dieu qu'Allah wala yakfur bima yu'badu bidunillah comme on dit tout à l'heure espèce de personne face à cette station lui dans son cœur il ne me croit pas que de adoration d'Allah tu les vois il ne pas écouter il dit la ilaha illallah et il voit que ceux qui n'offrent pas sont des croyants la salat ou qu'on peut faire telle ou telle chose ce possède l'islam on n'applaudit comme ça à l'en assez rabian ana shurut al-iman an nutq bi la ilaha illa Allah wa an nakufa bi kulli ma yu'bad min dunillah parmi les conditions de la foi le fait de prononcer la testestation est obligatoire tu entends l'islam tu dois faire la shahada et de mécroire ce qui est dehors dans ton dedans également sans quoi ton islam il est pas sahih khamisana ana al-hukm fi d-dunya ala zahir ce monde on juge selon l'apparent D'accord selon l'apparent Sa didsan tahrim ardh mal al muslim illa ma wajaba fi asl al shar' k'al zakat ou tagrimi ma atlaf Qu'il est interdit de prendre le bien du musulman sauf dans ce cadre obligatoire comme la zakat ou lorsque l'aura euh, endommagé pour qu'il compense Alors vous voyez tout ce qui est impôt taxe tout ça c'est interdit en islam. Ça de ça n'existe pas C'est l'argent qui plus zulman vous pas droit de le prendre et certains ils ont mis les amendes comme comme euh, comment on appelle ça tu as fait une chose on prend de l'argent comme amende pour une, chose une transgression que tu auras fait par rapport à la loi qui ne se pose pas à la charia j'ai oublié le mot pas pour dire punition mais un autre mot bref euh, certains ils ont akhideuf le fait est-ce qu'on peut prendre une amende ou pas à poser des amendes aux gens en islam إذا كان هناك حدث qui le cite, mais إذا كان هناك حدث parce qu'il est authentique ou pas. يقول مناسبة الباب الحدث الباب هذا الدل الحدث على معنى التوحيد وتأثير شهدتي الله إلا الله لا يتمو و يتكامل إلا بي إلا إذي كافرابي كل ما يؤمن سوى الله Donc, ce حدث nous indique que le sens de الله إلا الله et son explication ne peut être complet qu'avec لفت دميك خواه، عطوا سكي دوري أن دعوت دو الله لكواق على الباب ستكوا تفسير دعات إلى الله إلى الله معرفوا ما هذا طيب فبهذا كملنا هذا الباب اليوم وسبحانك وبحمدك لا إله إلا استغفرك باتوبولك